Bonjour à tous, bonjour à、toutes. très o u t t e s très heureux de vous retrouver sur s o r g i e FM pour cette émission spéciale consacrée à l'ensemble harmonique de Bellegarde. Lequel ensemble fête cette année、oh, Vous le savez, on l'a dit, puis on va encore leur dire son 150e anniversaire. De l'ensemble harmonique, tous les mois on en parle, ça a été presque une devise pour l'équipe qui nous a r e j o i n t ce matin.、L、anniversaire oblige tous les mois un événement, tous les mois un concert différent, mais chaque, chaque mois un, un, un concert. À chacun de ces événements, pardon, cela a été la fête, c'est vrai. Mais ce qui s'annonce dans les semaines. À venir, ce n'est rien à côté de ce que l'on a connu. Nous allons le détailler dans cette émission avec nos différents invités Antoine Juillard, Pascal o l m i Christophe Héritier, Sonia Ferreira-Gomez, Claude Tissot. Et Christian Portier, merci. <rire> J'ai eu u t r e mémoire parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir passer, mais merci Christian de, de nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. Je vais donner tout de suite la parole parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps à, à Guy pour l'accueil. C'est ce qu'on fait généralement dans les émissions avec nos invités. Un mot d'accueil et puis ensuite on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Bonjour Guy, bonjour tout le monde et merci d'être là.、Hein. Bonjour Robert, bonjour Robert, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette belle émission, pour cet anniversaire, on va dire. En 1858, Bellegarde, alors hameau de Musin, était régi en commune. Cinq ans après, alors que Bellegarde n e Que 600 habitants, notre société, donc、euh, l'ensemble、euh, le, harmonique、euh, belgardien, est désorganisée. Mais ce n'est qu'un mauvais passage, car en 1877, le 5 août, elle participe à son premier concours à Rumilly et y emporte un deuxième prix. La légende raconte que certains musiciens y restèrent quatre jours. Mais ce, ce n'est que ce qu'on n'a jamais su, hein, on ne l'a jamais su, ça. C'est l'accueil qui leur a été réservé au retour. Mesdames, Madame, Messieurs,、euh, moi je suis très heureux, très heureux effectivement de, de. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette émission. 150 ans, c'est pas rien. 150 ans, c'est un siècle et demi. Un siècle et demi d'histoire. Un siècle et demi d'histoire. Quelle est la société belgardienne, je dis bien belgardienne, qui peut. S'enorgueillir. Aujourd'hui, peut-être, il y en aura d'autres, il y en a certainement d'autres, des, des, des sociétés qui sont、euh, peut-être aussi vieilles, voire peut-être plus, mais aujourd'hui, en tout cas, celle qui vit, celle qui nous fait vibrer à chaque manifestation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et cela, on doit vous en rendre.、Euh, On va dire honneur, parce que c'est un honneur que de participer au fait que les, la municipalité de Belliarde et les sociétés, en, entre autres,、euh, organisent. Donc, moi, je ne veux pas en dire plus. Merci d'être là. Bon anniversaire à vous et continuez bien comme ça. Tous les mois, ils font, ils font un anniversaire. On va, on va attaquer, p a r c e q u o n a quand même un plan de, un plan de travail, un plan d'attaque, par le président, un jeune président, Antoine j u i l l a r d qui est venu un peu blessé ce matin, mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, il est là.、Euh, jeune président, parce que vous êtes président depuis pas très longtemps,、euh, Antoine. Bon,、euh, dans l'ensemble harmonique, vous y êtes depuis un certain nombre d'années, je suppose. Vous y êtes venu, comment voit la présidence de cet ensemble, qui marque ses 150 ans cette année Oui, alors en fait, j'ai、euh, été élu président cette année, tout récemment,、euh, au mois de février. Donc,、euh, ça faisait déjà c'est ma douzième année d'harmonie, en tant qu'excitien、ah oui. à l'harmonie. J'ai attaqué la trompette à 6 ans, donc ça, ça fait quand même un petit moment. Et puis,、euh, je suis d'abord rentré dans le bureau de l'Ensemble harmonique de Bellegarde,、euh, il y a deux ans, comme archiviste. J'ai voulu m'inviter. M'investir un peu plus dans l'association, et puis,、euh, puis voilà, dis bah, pourquoi pas aller un, un, un, un pas en avant, puis b allez, h a pourquoi pas essayer d'être président, et puis bah voilà, hein, ça, ça paye. C'est une journe de charge quand même d'être président. Je, combien vous êtes, enfin, tous musiciens confondus, les juniors, les jeunes, les moins jeunes, ça fait combien l'ensemble harmonique Confondus, on,、euh, on est une soixantaine de musiciens avec l'orchestre junior. Ouais. Donc, oui, c'est une lourde charge parce que l niveau responsabilité, mais voilà, ça reste amical et c est, c est, on a une très très bonne équipe. J'ai une très bonne équipe au, au sein du bureau, donc、euh, tout, tout se passe très bien. Ouais, vous êtes président depuis depuis février cette année-là.、Oui. D'accord. Claude.、Euh, Claude Oui, Claude.、Euh, Antoine a r e pris la présidence、euh, cette année、euh, suite à Christophe Croix qu'il a assuré pendant 9 ans. Et assurer ça avec、euh, cette présidence, avec une, une force et une, une volonté、euh, qui nous a permis d'être là aujourd'hui encore. Et c est, c est, on peut rendre hommage aussi à Christophe c r o i qui, qui, qui s'est battu pour.、Euh, Pour、euh, que la société soit、euh, telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle se maintienne.、Euh, telle oui, qu'elle se telle, maintienne、ouais. telle qu'elle est aujourd'hui avec cette,、euh, cette passion, cette conviction qu'il a, qu a toujours eue et qu'il a encore. Il a, bon, il, il a choisi de, de le lever un petit peu le pied pour des. De, Certaines raisons, mais il est toujours avec nous et moi je tiens, à, on tient à lui rendre hommage ici parce que il, il a fait un travail exceptionnel pendant neuf ans. Cette, cette, cette passion ne s'est jamais essoufflée, les uns les autres. Vous pouvez témoigner, vous qui êtes depuis、euh, pour certains un certain nombre d'années、euh, au sein de cet ensemble,、euh, ça ne s'est jamais essoufflé cette envie de faire de la musique, de se retrouver. Il y a eu des moments un peu, un peu plus faibles, un peu moins faibles. Je sais pas qui veut répondre, dans, comme dans toute société,、euh, euh, il、ouais. y, ouais. y a des vagues. Il y a des vagues. Bon, après,、euh, il faut.、Euh, Christophe,、euh, qui est notre, notre chef,、euh, Christophe Héritier,、euh, gère aussi ces vagues-là. C'est lui qui, qui est aussi ce chef d'orchestre et qui, qui permet de, de relancer la, la machine quand, quand la machine y sent qu'elle qu qu qu qu s'abaisse un peu et de trouver de nouveaux défis. Et c'est ça qui est important d'avoir ces, ces nouveaux défis. de... de De, de faire des choses totalement différentes les unes des autres. C'est ce qu'il a voulu faire cette année. C'est sur son initiative qu'on a, qu a, qu a organisé ces, ces différentes、euh, sortes de musique par mois. C'est-à-dire chaque concert était totalement différent d'un mois à l'autre. Et c'était de la musique、euh, pour faire découvrir d'autres styles de musique, pour montrer que l'harmonie est ouverte sur le monde et est ouverte sur sur. sur plein D'autres sociétés et surtout avec des acteurs locaux. On a voulu aussi faire travailler des acteurs locaux comme on fait travailler tous les acteurs locaux du bassin dans tous les termes, que ce soit, que ce soit au niveau des achats, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de tout. On, on est dans un bassin de vie qu'on a besoin de, de, de valoriser parce que c'est、si、notre besoin d'exister. C'est un élément. Vas-y, Guy, vas-y. Non, Moi, a i s b n m o j'adore Titi. Enfin, Pardon, c'est Titi. Moi, c'est un gamin. C'est un ami, avant tout. C'est un ami, un camarade de travail. On a passé des moments. On a passé des bons moments, des mauvais moments. Et quand j'entends causer, moi, j'ai toujours. C'est Titi, voilà, c'est l'élément indispensable, je dirais, dans une société. Parce que c'est effectivement celui s t c e qui, je sais pas, par des mots tout simples, comme il vient d'expliquer,、euh, par des mots tout simples, eh bien, c'est le fédérateur. C'est quelqu'un qui se met jamais en avant. Il est toujours là pour apporter le soutien à qui que ce soit. Et jamais il se met en avant. C'est le petit pinson qui se met sur une branche, il est là-haut, il regarde tout le monde, et puis après, bon, bah, il distribue, et puis、euh, voilà. Mais à côté de ça, C'est quelqu'un. Voilà.、Euh, c'est tout ce que je voulais dire. Une question, une question, Titi. Ça n'a rien à voir. Et pas pour toi, c'est pour,、euh, pour Christophe Héritier. Au、oh, Savoyard, quand même. Bon, on va pas oublier. On n va pas oublier qu'hier soir, il y avait quand même une rencontre. Ça n'a rien à voir avec le, avec le 150e. Ça n'a strictement rien à voir. C'était、bon. enfin, une belle défaite. C'était une belle défaite. Dans un. Dans un match, il faut toujours un gagnant, un perdant. Tout à fait. Voilà.、Héroïque. Là, ils ont été. Héroïques. Héroïques dans le rôle du perdant. Mais ce n'est pas passé loin quand même. Bon, ben voilà, c'est tout. 150 <rire> ans, là.、Euh, comment vous avez fait le, le, le programme Parce que c'était lourd quand même comme décision de, de se dire, ben voilà, on va marquer 150 ans, on va faire un truc tous les mois. Oui, Bonjour, le programme, là. C'est Christophe qui a pris les choses en main. Pas tout seul, je suppose, pas tout seul.、Ben、alors. J'ai pas vraiment pris les choses en main, j'ai lancé l'idée, et puis、euh, l'idée était, était retenue parce que tout le monde a trouvé que c'était une, une idée assez bonne. Et puis du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse un programme le plus éclectique possible tout au long de l'année. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec un, un concert t r o m p e t t é o r g u e ensuite à l'église,、ouais. ensuite la musique des Balkans, etc. Tout, tout le programme de, tout au long de l'année, avec le, en, en guillemets, le point d'orgue qui va être le festival. Sur, sur trois jours. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas rater. Parce que c'est quand même, même l'aboutissement la, d'une année de, de travail pour toute l'équipe. Parce qu'il faut penser qu'il y a une équipe qui a fait un, un travail énorme pendant, pendant un an pour, pour arriver au, à ce résultat aujourd'hui. Vous faites le plein à chaque concert Là Depuis le, depuis le début, pratiquement Non, non pas, non, pas forcément. mais forcément.、Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on touche un public qui n'est pas habitué à venir nous écouter habituellement. Donc c'est des gens qui sont venus par curiosité et puis qui, qui ont toujours été très satisfaits. On a eu plein de bons retours, de, notamment de la musique des, des Alpes, là, avec les pieds croisés. Ensuite, on a, avec les, le groupe Les Asthmatiques, on, le public était vraiment différent.、Euh, donc voilà, pour nous, c'était important de, de, de rencontrer tous ces, tous ces jeunes qui, qui font plein de groupes différents.、Quoi. Là, vous avez un, un, un énorme. Vous pouvez tous intervenir hein, quand vous avez des choses à dire. Vous avez un énorme programme.、Euh, on, on en a vu les affiches. l le programme est des sorties.、Euh, C'est un gros, gros, gros, gros, gros week-end avec les 14, 15 et 16 juin. Puis tout se termine. Enfin, tout se termine. tout、euh, Ce week-end-là, avec le 86e festival. D'ailleurs, qui a été avancé, hein, je crois,、hein. Claude Il a été avancé d'une année parce qu'en accord avec les autres sociétés du, du groupement, Euh, il a été avancé pour co co coïncider avec les 150 ans de l'harmonie,、ouais. puisque c'était quand même beaucoup plus intéressant de faire ça d'un ensemble pour arriver à, à, à, ce, à faire un projet très important. quoi. Voilà. Parce que Normalement, ça tombe l'année prochaine. Voilà,、oui, c'est ça. Puis, oui, puisque、oui, c'est à tour de rôle tous les 12 tous les ans ou 10 ans. ans.、Ouais. Il y a 10 ans déjà, il y avait、voilà. eu、euh, une belle manifestation au centre sportif, hein, je crois, Marcel Berthet. Ça, ça avait été. Merci、euh... aussi au centre sportif Marcel Berthet, puisque、bon, c'est le plus facile pour nous pour gérer un maximum de monde qui va rentrer. Et, qui,、euh, et donc.、Euh, Les, les seules salles disponibles sur Belgarde qui tiennent autant de monde et qui, et autant de, de, de musiciens sur scène aussi, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des musiciens sur scène, mais il y a des, y a des spectateurs et, et il fallait un équilibre entre les deux,、euh, du volume pour pouvoir、euh, mettre tout le monde dans la, dans la salle et on, on va adapter la salle du centre Marcel Berthet pour qu'il y ait moins de vibrations, pour qu'il y ait moins de choses comme ça. Et, et Ça va être une bonne manifestation. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de choses intéressantes. Donc, on va ouvrir avec Pierre et le Loup le concert de l'OHPG le vendredi. Pardon Oui. Vous ouvrez pas avec ça Vous ouvrez avec la cave Besson Si ça peut être ça. Ou l o u v r e des bouteilles. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Ça, ça ne m'avait pas échappé. Tout, tout ah, je, je, je t o t a t c'est e n v de la r a l à i C'est vraiment un week-end où il ne faut pas rater ce, oui. cet oui. événement.、Euh, ça va être vraiment、euh, pour tout public. Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas que les gens qui nous écoutent s'imaginent que c'est un concert un peu élitiste.、Euh, c'est vraiment tout public et, et, et tout le monde va vraiment se, avoir un grand plaisir à, à venir écouter soit le vendredi, soit le samedi et soit le dimanche toute la journée. e trois jours. Même les trois jours. jours. Voilà, jours,、ouais. voilà donc c'est vraiment, vraiment ouvert à tout le, le monde et un programme très、oui. facile, très agréable d'écoute. Très accessible. Très accessible. De programme.、Voilà. Bah, on, on, on, on peut peut-être évoquer,、euh, on évoquera Pierre et Leloup dans un instant, mais il y en aura quelqu'un au téléphone.、Euh, On peut peut-être évoquer, bah on, on va peut-être un tout petit peu inverser le programme que j'avais moi prévu. C'est le concert de l'amitié, qui, qui est un gros gros concert. Il y a 120 musiciens. C'est quoi ce concert d'amitié, e l Christophe Alors en fait, depuis quelques années, on fait des échanges avec d'autres harmonies, que ce soit avec nos amis alsaciens, l'harmonie de Virieux, les Allemands ou les Italiens avec qui nous sommes jumelés. Donc là, c'est de nouveau pareil. On a lancé un petit peu l'idée de se dire si on faisait un, un grand concert où on réunisse tout le monde et au lieu que chacun joue son petit programme, on fait un seul programme en commun. Avec tous les musiciens sur scène. Donc c'est un pari un peu fou. Donc là, on va être,、euh, oui, au, au moins 120, même un peu plus, sur scène, pour un, une belle soirée avec、euh, plein, plein d'œuvres、euh, intéressantes. Alors, donc il n'y a, a pas de répétition enfin, vous, vous vous connaissez、même. déjà, si l'après-midi même, même. Oui,、ouais. tout le monde a reçu les, les partitions. Pascal a envoyé、euh, les partitions à toutes les harmonies.、Euh, et du coup, tout le monde a, a travaillé ça dans son coin, et on se réunit le jour même, l'après-midi. Pour faire un, entre guillemets, un filage, une répète générale avant le concert de l'amitié. Ça se passe à quel endroit ce concert du,、euh, du 15 juin Ça, Mar、ah, okay. le Marcel Bartet, comme tout le week-end. Tout le week-end. Tout le week-end. Excepté le vendredi. Le vendredi aussi. aussi. D'accord. On aménage le, le centre sportif、voilà. pour, pour la circonstance.、Voilà. Tout oui, sera、ouais. aménagé m o q u e t t e r i d e a u pour l'acoustique et tout ça, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Niveau acoustique, si on、si、ne fait rien.、Ah、ouais, c est... C est une... Oui, parce que ça, ça résonne. Hein, Donc là, il y a des tentures、sens. qui vont être installées.、Euh, voilà. Non, non, c'est un, un, un gros projet.、Hein. Et le programme, on peut avoir deux, de, de, trois détails, puisque Pascal a envoyé les, euh, les, euh, les partitions. Qu'est-ce qu qu'on va entendre à ce concert-là Qu'est-ce qu'on va, va entendre Oui, oui, on, on, on va on entendre. De... De... Oui, oui, c'est dans le programme, en fait. Oui, c'est marqué. Mais les auditeurs, ils n'ont pas le programme sous les ouais, yeux. C'est vrai, vrai que les auditeurs <rire> n'ont pas, le, pas le programme sous, sous les yeux. d o n c Bon, beaucoup o n b de morceaux vont leur, vont leur, leur parler.、Euh, là, si on veut、euh, parler du plus connu du, de la première partie, c'est、euh, la célèbre Marche des trompettes d'Aïda, puisque c'est le 200e anniversaire cette année de la naissance de Verdi. Donc,、euh, on ne pouvait pas passer à côté de, de cette date-là,、euh, puisqu'on est dans les anniversaires. C'était important de, de noter ça. Donc,、euh, en plus du fait que c'est une, une pièce qui est très connue de tout le monde,、euh, voilà. On s'est dit, il faut absolument jouer cette œuvre-là avec 150 musiciens, ça va être quand même. Ça va être terrible, ça va être terrible. Voilà.、Ouais. Comme disent les jeunes, ça va être de la balle. a h oui, je ne connaissais pas cette expression. <rire> bon, comme quoi on en apprend tous les jours.、Oui. C'est à c a u s e du match d'hier, ça. Un truc de ouf. a <rire>、ouais. ah, va ê t e a ça va. Enfin bon, non. c o <rire> n c e r v e l'amitié, donc.、Euh... Oui, alors Pascal va intervenir.、Voilà. Je voulais、oui. dire aussi que dans la première partie, on a reçu l'occasion de jouer une création. D'un des musiciens de nos amis de v i r e o l a n qui a écrit un, un conte musical qui s'appelle La Quête.、Et、donc, en fait, un conte musical, c'est、euh, en fait, une œuvre où, où l'orchestre f accompagne i t un, un joueur, a en fait, le, une histoire qui est racontée par un récitant. Un peu dans le style de Pierre Lelou, d'ailleurs. D'accord. Sauf que là, c'est une création d'un musicien v i r e o l a n t Donc,、euh, ça va être la deuxième fois seulement que ce morceau va être joué, parce qu'on l'a joué la première fois、euh, quand on est allé à Virieu-le-Grand il, il y a quelques semaines, enfin quelques mois,、euh, au mois d'avril. Donc,、euh, ça, ça a bien rendu et on s'est dit bah, pourquoi pas、euh, le refaire、euh, à l'occasion de l'harmonie de l'amitié. Voilà, donc ça fait très plaisir à son auteur qu'on le valorise ainsi. Donc,、euh, je lui laisse venir découvrir.、Euh, Les aventures de k e n i g h t donc c'est un jeune chevalier du royaume du bon Pierre Safla, à la conquête de la lance du pouvoir aux mains du m a g n i f i q u e Darkstyle.、Ah, J'aime bien l'accent. <rire> je pense qu'effectivement, quand, quand, quand on lit un petit peu votre programme, ça va être une apothéose terrible. Quoi. Ça, va être, ça va être trois jours de fête magnifiques. là. Trois jours de fête magnifiques. J'espère en tout cas que celles et ceux qui nous écoutent vous feront, feront l'honneur, parce que c'est un honneur que de, que de venir vous trouver et, et de venir vous écouter. C'est un honneur que de vous connaître. J'espère que les gens vont être sensibles à tout ça, mais je n'en doute pas. Belgarde, quoi qu'on en dise, Belgarde sait recevoir ses musiciens. Oui, Titi. Oui, tout à fait. Et, et, disons que l'ensemble le, le, harmonique a, a 150 ans et c'est une vieille dame que, que, que vous croisez tout le temps dans la rue. Vous la croisez de temps en temps bien habillée, euh, en, euh, qui défile au pac à danser parce qu'elle a de, des règles à, à faire, des, des choses à, à, à, à, à, à, à commémorer. Et puis quelquefois, vous la voyez un peu plus festive. Mais cette vieille dame, elle a besoin de vous, elle a besoin de, de vos applaudissements, elle aime bien.、Euh, Euh, c'est son salaire, c'est vos applaudissements, et c'est comme ça qu'elle qu se sent bien, qu'elle se sent progresser, e elle se sent portée par, par son public, et c'est l'aide à avancer. C'est vrai que ch chaque fois que, que, que l'ensemble harmonique est là,、euh, excepté peut-être pour des commémorations où là il y a des moments plus solennels, mais c'est vrai que chaque fois que ce soit à l'occasion d'une foire ou d'une manifestation diverse, c'est v r a il y a une, une tonalité de fête, il y a vraiment un, un esprit de fête où bon, il y a la partie, on va jouer, puis après bah, ça explose un peu. On entend la trompette de s i l v a n on entend souvent Christophe euh, euh, en m a r g e de tout ça,、euh, au bar, tiens, on va pousser le machin, au moment du basket, on vous entend. C'est très festif, c'est très et festif. Et souvent、ça. au bar à champagne. Et, et souvent, au bar,、ah, à souvent, à souvent champagne. au bar à champagne. Mais bon, non, non, mais... ceci dit.、Euh... Il faut,、euh, comment dirais-je, il、euh, faut se.、Euh, vo voilà, les lèvres d'une part, et puis aussi à la gorge, parce que bon,、euh, il faut quand même que tout ça, ça soit lubrifié normalement.、Quoi. Voilà, Si on veut que tout marche correctement, bah, tout à fait, on peut faire les choses sérieusement. Mais c'est comme autour d'un banc. Repas,、euh, quand on est autour d'un bon repas, et、eh、bien on, on arrive à parler plus librement,、euh, c'est beaucoup plus facile.、Euh, donc autour d'un verre, c'est aussi facile de parler, de, de s'exprimer. C'est、euh, beaucoup, beaucoup plus libre. Tout à fait.、Voilà. En t e même temps, il a la convivialité, ce qui n'empêche pas、euh, cette convivialité qui... d'avoir、euh, le sérieux, le, le travail、voilà. euh, en répétition le vendredi. Voilà. Et, et Christophe a ces exigences-là. qu'on Peut lui tirer notre chapeau, c'est qu'il sait très bien faire la part des choses entre le moment travail qui est Il e s très t exigeant. Il faut, faut assister une répétition, il faut a t s s s i est r répétition. une e Il très exigeant. Mais par contre, quand, il, quand on, on, on se lâche, et il, on se lâche toujours dans la qualité.、Euh, il y a des moments, il, des moments où il dit stop, c'est parce que là maintenant c'est un peu n'importe quoi, donc on va peut-être arrêter, mais autrement, c'est dans la qualité et c'est là qu'il faut être parce que. Les gens, ils ont l'oreille fine, ça se fait pas.、Euh, ils sont sélectifs hein, après,、euh, ils disent、oh, bon, non, on entend toujours les mêmes trucs, ça va p a s ê t r e intéressant. quoi. Il faut que, faut que ce soit beaucoup plus.、Euh, une qualité en étant festif. 45 musiciens, vous dirigez 45 musiciens, Christophe. Dans les 45 musiciens,、euh, bon, je, je, connais, je connais un peu Sonia, mais juste un tout petit peu.、Euh, vous n'avez pas beaucoup de monde avec.、Euh, vous n'êtes pas un peu misogyne、euh, Vous n'êtes pas un peu. Je ne sais pas.、Euh, non, ou, bon. ou, ou alors, bon, je sais bien que le mariage pour tous maintenant,、euh, ah euh, <rire> bon, ça peut être. <rire> voilà, donc nous, nous, à, à l'harmonie, on a beaucoup de. de Musiciens, entre guillemets, qui se sont mariés entre eux finalement. <rire> Donc là, il faut faire attention à la consanguinité pour la prochaine génération. <rire> non, je plaisante. Mais. C'était le point du mot. Bon,、euh... du coup, on a, on a des familles complètes qui, qui, qui sont tous musiciens. Donc,、euh, le vendredi soir, bon, bah, à fur et à mesure que les enfants grandissent,、eh、ben, ils, ils, re, ils intègrent les rangs. Et du coup, on se trouve avec toute la famille sur les rangs. Donc, c'est quand même vachement sympa de se dire, on, on joue les、bien. parents et les enfants dans le même orchestre. Mais vous avez combien de femmes C'était ma question. Je dirais une moitié. Ah, quand même Pratiquement.、Ah, statistiquement, statistiquement c'est 50-50. Ah, oui, d'accord. Sur l'ensemble des membres.、Ah, donc, la parité.、Ah, ouais. La parité, e s t là. Ah, oui, oui, on, on, on a vraiment fait attention à ça. <rire> <rire> bon, oui, c'est vrai que pour. Pour la pérennité de... <rire> de la société, il faut ça assez ça. Pas, Quoique, il va y avoir du consanguinage, il va y avoir des.、Hein、bon, mais enfin bref, ça c'est un autre problème. Non, on va rester aux festivités quand même. On a, tout je tout pas, pas, on a fini de parler de ce concert de l'amitié. Non, t'entends fait... pas bien là. Le concert de l'amitié qui se fait quand même en deux parties. Donc une partie que Christophe vous a expliquée. Et une deuxième partie que pour l'instant on garde un petit peu sous le sabot parce qu'on veut que ça joue,、euh, que ça mette une très très grosse ambiance、euh, dans la salle,、euh, dans le s e n s sportif Marcel Berthet. Donc ça c'est un, un secret. Il faut venir, faut venir voilà, pour ça. Voilà c'est un secret. Donc r e t vous verrez qu'on、euh, est、ah, capable、ouais. de faire énormément de choses dans différents styles et je pense que le public va s'y retrouver et tout le monde va connaître. Ce qu'ils qu vont entendre. Donc, ça fait partie. Et aussi que cette,、euh, cette salle, donc que ce soit le vendredi ou le samedi, donc il y a une grande scène, comme disait Christophe tout à l'heure, il y a les rideaux de son, il y a de l'éclairage, il y a de l'éclairage、ouais. spécifique, et du son spécifique justement pour les narrateurs, comme Olivier Lejeune et le, le narrateur de, de Virieu Legrand. Et tout ça aussi aidé par les régisseurs de la municipalité, par notre milieu de VicCop, qui nous fera le son et l'éclairage. D'accord. On va, on, va faire une, on va faire une pause musicale et après, je, je, je vous propose de, de retrouver. On va, va, va l'appeler、euh, Olivier Lejeune. Parce qu'on a, a pu avoir les contacts, Pascal nous a, nous a donné les contacts.、Euh, Olivier Lejeune, qu'on va avoir d'ici quelques, quelques instants. C'est le narrateur. Alors,、euh, Olivier Lejeune, pour、euh, ceux qui connaissent, c'est bon, qui connaissent pas, mais bon, il, est, il a fait du théâtre, de la télé, il a, et puis il continue, puisqu'il va, va être à Bellegarde le, le, le, le 14 avec Pierre et Leloup. Et il va nous en parler dans un instant, on va le joindre. Mais d'abord, on va faire une pause musicale avec Eddie Mitchell, et c'est super que ça. À notre émission spéciale consacrée ce matin à l'ensemble harmonique de, de Bellegarde qui fête, vous le savez, cette année, son 150e anniversaire avec un concert tous les mois. Et puis, cet énorme programme du week-end des 14, 15 et 16 juin. Le 14, le vendredi 14 juin. Alors là, c'est un gros morceau. Premier gros morceau, c'est l'avenue à Bellegarde du comédien humoriste Olivier Lejeune pour le spectacle Pierre et Lulot. Nous avons Olivier Lejeune au téléphone. Olivier Lejeune, vous venez、euh, le 14 juin, invité par、euh, l'Ensemble Harmonique de Bellegarde pour Pierre et le Loup.、Euh, c'est à l'occasion de l'anniversaire des、euh, 150 ans de l'Ensemble Harmonique. Alors moi, j'ai fait un peu, je suis allé voir sur Internet, hein, pour tout vous dire. J'ai vu un peu votre parcours du théâtre, de la comédie, de l'écriture, de la télévision, du cinéma. Qu'est-ce qui vous manque, Olivier Lejeune, à votre palmarès Eh b e n il manquait ça. Il manquait d'être avec un orchestre de 60 musiciens. <rire> non, c'est un vrai bonheur.、Euh, merci à Robert Jaffray, qui, qui, qui, que je connaissais grâce à Patrick Sébastien, parce que Robert s'occupe, outre ses qualités、euh, de musicien,、euh, de tuba, de, de, de... en fait, il est directeur photo et lumière de toutes les émissions Patrick Sébastien. Et puis, quand l'orchestre harmonique. Euh, chercher un récitant, il a suggéré mon nom. Et j'ai pris un tel plaisir, mais, mais en plus,、euh, quel bonheur de me fondre dans cet orchestre que je trouve si talentueux. Ce, ce chef d'orchestre, Francesco, qui est une merveille,、euh, qui dirige sa, la, la baguette, si je puis dire. J'ai toujours rêvé d'être chef d'orchestre quand j'étais petit haut. Euh, donc euh, après, je、bon, suis tourné vers la musique, mais vers le théâtre, pardon.、Euh, vous entendez enfin, au fond de moi, vous me téléphonez. Et il y a une harmonie qui se met en route. Vous voyez, il y a des signes du destin. Alors que dans cette rue, je suis en plein fond de la Suisse.、Là. Normalement, c'est calme comme pas deux. Et bien voilà, ils ont senti qu'on parlait d'une harmonie. Non, c'est un vrai bonheur. Et puis Pierre et Leloup. Qui n'a pas rêvé, enfin, ça a été mes premiers émois musicaux, si je puis dire, quand j'étais petit, ce disque avec Gérard Philippe. Donc,、euh, de pouvoir mettre mes pas avec toute la modestie qui me caractérise dans ceux de, de, de géants qui m'ont précédé, c'est un vrai bonheur. Alors, c'est du bonheur pour vous,、euh, Olivier, c'est aussi visiblement du bonheur pour les, pour les spectateurs. Vous faites ça le comble, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais, mais Prokofiev est, est, est, est magique.、Euh... C est, c est, ce Pierre et le Loup où tous les animaux sont illustrés par des instruments, qui n'a pas envie dans sa famille de faire découvrir、euh, l'univers musical、oh, d Il y a la musique qui grimpe, ça vous gêne pas trop là derrière Ah, pas du tout, non, pas du tout. <rire> non, c'est、euh, magique. Il y a des œuvres comme ça, c'est comme dans les grandes pièces, c'est un peu le misanthrope euh, euh, le musical, c'est-à-dire que ça fait partie des, des grands monuments de la musique classique, des incontournables. Donc、euh, voilà un spectacle, je dirais familial, instructif et en même temps distrayant. Parce que cette histoire de Pierre et le loup, ce parallèle entre le, le texte, le son des, des instruments et des animaux, colle tellement bien. En plus, moi, en tant que comédien, j'essaye de me fondre et de faire vivre l'histoire.、Euh, le mieux possible, Je suis chaque intervenant. Et, et je prends un malin plaisir et malicieux. Ce texte est malicieux. il est,、euh, Je dirais que la, la musique de Prokofiev est très très humoristique et très drôle.、Euh, donc c'est à la fois vivant, instructif et, et, et passionnant parce que c'est un vrai roman policier cette histoire. On ne sait pas si、euh, le loup,、euh, si Pierre va s'en sortir dans cette histoire. Donc il y a du suspense, il y a tout, quoi, tous les ingrédients. Olivier, c'est un spectacle、euh, vivant à l'état pur, c'est-à-dire qu'on a l e Vous êtes le récitant, mais après,、euh, derrière, il y a les instruments.、Hein. Ça n'est pas une bande, c'est un, un ensemble de 60、ah, instruments.、Oui. Ouais. Non, mais c'est spectaculaire. Quand le rideau s'ouvre sur cet orchestre, d'abord qui est d'une élégance, je dirais d'une déférence vis-à-vis -vis de son chef. Et puis,、euh, je les ai vus répéter.、Euh, c'est vraiment...、Euh, Francesco est, est vraiment un, un, un chef au, au millimètre à la seconde près. a h、oh, puis voilà. Vous voyez, regardez, on est accueilli avec la musique derrière. Olivier, j'ai cru comprendre que vous étiez euh, euh, en train de travailler sur autre chose en ce moment, tout, tout en étant récitant. Oui.、Euh... Mois de juin relativement chargé parce que je,、euh, je commence dans 15 jours avec Francis Huster, je me réjouis de travailler avec lui. Encore un autre grand classique, mais là du théâtre, c'est La guerre de Troyes n'aura pas lieu de Jean Giraudoux.、Euh, nous allons commencer à faire pas mal de festivals cet été en plein air, si la météo le permet. Donc nous commençons au Festival d'Anjou le 18 juin, et puis、euh, voilà, puis finalement j'ai mon One Man Show que je vois là. Et puis là, vous、euh, voyez, on se parle en ce moment d'un grand festival d'humour que je préside.、Euh, Dans le Valais en Suisse, où il y a des, des, des grands ténors, parce qu'il y avait Bigard, hier c'était les Las Cargais, j a r a m y Ferrari, euh, euh, ce soir c'est les stars suisses,、euh, puisque vous n'êtes pas loin, Yann Lambiel, qui est l'imitateur numéro 1. 6, enfin,、voilà. Puis j'ai une école de théâtre aussi à Lausanne. Donc、euh, voilà, le mois de juin va être bien chargé, mais je me réjouis de cette date du vendredi 14.、Hein. Après, je reviendrai à f o r l é c u s e le, le 30 avec l'orchestre harmonique pour refaire Pierre et d e l o u Mais surtout, alors ça c'est un scoop, on essaye、euh, avec. Euh, Didier Grenu g o s t e l l i qui aussi est une âme pensante de tout ce groupe et qui était vraiment,、euh, on sent le, son amour de la musique, d'essayer. Bon, enfin, C'est pas facile à monter de faire des dates、euh, dans la saison prochaine. J'ai contacté mon tourneur、euh, habituel qui, met, qui, qui, qui emmène toutes mes pièces de théâtre. Il a fait un présondage sur toutes les grandes salles qu'il qu programme et tout le monde serait enthousiaste d'accueillir ce Pierre et Leloup et, et la première partie aussi avec des œuvres très différentes à la voix de jazz.、Euh, C'était vraiment un, un programme musical très bien choisi pour tous les goûts. Il y a du grand classique. Il y a de la musique entraînante, et puis surtout cet orchestre, euh, euh, la sonorité que se dégage,、euh, c'est formidable parce que c'est une version. En fait, de Pierre et Leloup, il y avait des cordes hein, normalement dans la partition originale, donc ça, c'est une version,、euh, je dirais, harmonique, mais c est, c est, qui pète le feu comme est, il n'est pas permis. Olivier, on vous attend avec impatience le vendredi 14 juin à Bellegarde. Merci infiniment. Je me réjouis vraiment. Hein, je vais reprendre mon rôle de, de récitant, c'est un bonheur. <rire> Merci encore, à très très bientôt. Merci à vous, merci de votre aide médiatique.、Euh, l à a i d e médiatique,、bon, c'est normal, on se devait bien quand même d'en parler. Merci Olivier, et puis on vous retrouve sur la scène donc le, le vendredi 14 juin. Un, un petit commentaire les uns les autres sur ce qu'a dit Olivier Lejeune,、euh, j e sais pas. Ben, voilà, quand on écoute les propos d'Olivier Lejeune, on... on comprend ce que c'est la générosité d'un、ah, orchestre、ouais. et d'un artiste.、Euh, quand les deux sont réunis, c'est un truc extraordinaire. Donc là, il faut vraiment venir pour ce Pierre et le Loup. C est, c est, ça vaut le déplacement. Vous, vous offrez deux places Claude Qui va parler non Pascal, Pascal. On a v a des places, on va poser、ouais. une petite question et puis les, les gens vont a p p e l e r l a r a d i o e n t Les deux premières bonnes réponses,、euh, les deux premières, deux réponses différentes, hein, on est d'accord Ce n'est pas deux places, c'est deux fois une place, je précise pour les auditeurs,、euh, pour aller voir、euh, Pierre et Leloup le, le, le 14 juin. Donc bah, vous appelez la radio et puis Pascal va poser la question. Donc Robert, tu vas nous donner le téléphone d'abord 04 50 56 01 48. Alors attention, il y a peut-être un piège dans la question. Oui,、ouais. cool. Il y a toujours un piège dans les questions、ah、bah Oui. <rire> Quel est le récitant du conte musical Pierre-Elelou p qui sera interprété à b e l l e g a r d e le 14 juin avec l'orchestre d'harmonie du Pays de Géx Bon,、euh... ça c'était une bonne question. <rire> c'est une bonne question. Donc、euh, eh、ben, pour celle ou celui qui a la réponse,、eh、ben, il appelle à la radio s'il veut aller voir évidemment le spectacle Pierre-Elelou p le 14 juin, 04 50 56 01 48. On rappelle la question, quel est le récitant, c'est ça Voilà.、Ah, ça, <rire> bon, le, nom, le, le nom et le prénom. Du récitant, vous appelez la, vous appelez la radio. C'est bien, bien d'Olivier que vous parlez, là. <rire> Je crois qu'il n'est pas très vieux, mais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu, bah, en attendant que les auditeurs. Si les auditeurs appellent, il faut qu'ils passent à l'antenne, de toute façon. Il faut qu'ils nous donnent la, la réponse et que tout le monde l'entende. Et la bonne réponse, évidemment. J'aimerais bien qu'on parle un peu de, de, de, de, de, de l'ensemble harmonique et puis un peu de l'orchestre junior, Christophe Oui, l e n s e m b l e harmonique. L'ensemble harmonique, pour qu'il puisse se pérenniser, il faut impérativement qu'il y ait de la jeunesse qui arrive. Donc pour ce faire, on a un orchestre junior qui répète le au sein du Conservatoire de musique. Et on a Sonia qui est le lien entre l'harmonie et l'orchestre junior. Donc je vais lui laisser la parole pour présenter un petit peu le travail de cet orchestre. Il y a combien de jeunes, Sonia Euh, alors, cette année, on a 17 enfants qui sont、euh, à l'orchestre junior、euh, qui répètent tous les lundis soirs. On en a à peu près une quinzaine、euh, toutes les années et ils ont entre 10 et 15 ans、euh, à peu près.、Et、ils rentrent、euh, au bout de 2 à 3 ans、euh, de pratique musicale et puis voilà, ça se passe pas trop mal. e vous avez déjà un peu de pratique musicale p o u Disons que la première année, forcément,、euh, ils savent pas lire les notes ou quasi pas, donc c'est difficile de lire une partition. Et puis,、euh, au bout de deux ans,、euh, ils commencent à avoir,、euh, on va dire, un minimum pour pouvoir、euh, suivre une partition correctement et、euh, savoir où faut s'arrêter, où faut jouer, et, et à peu près tous les doigts tés. Donc, à partir de deux ans, on va dire,、euh, ils peuvent intégrer l'orchestre junior. Et puis bah, après, tout doucement,、euh, ils montent en grade. C'est pas trop difficile de, de, de garder, entre guillemets, hein, leur fidélité à l'orchestre. C'est-à-dire, qu est-ce qu'ils poursuivent ou est-ce que certains abandonnent en cours de route parce que finalement, bah, ils préfèrent faire autre chose J'en sais rien. Est-ce que c'est facile de les garder、euh, au sein de, de l'ensemble junior Alors, en général, quand il y en a un qui rentre, quand les jeunes rentrent à l'orchestre junior, ça donne quand même un petit peps parce que du coup, ils jouent pas tout seuls dans leur coin et c'est、ouais. quand même beaucoup plus sympathique.、Euh, les garder, ce e s t pas toujours évident parce qu'il y a Quand même une marche au niveau、euh, du, du niveau entre l'orchestre junior et、euh, les seniors, entre guillemets. On n'est pas vieux. On e s seniors quand même. <rire> Mais du coup, on fait tout notre possible, en tout cas aux seniors, pour les intégrer du mieux qu'on peut et essayer de les garder et en tout cas pas les perdre.、Mmh. Euh, donc du coup, on. On aménage, on aménage les horaires, on, leur donne, on aménage les morceaux, on peut leur faire faire uniquement des noirs au lieu des croches. Voilà, on arrive à, à quand même à garder un, un minimum et puis、euh, voilà, on, fait, on, on fait au mieux. C'est des,、ouais, ouais. des, des répétitions qui ont lieu toutes les semaines, comme l'ensemble harmonique、tout、le vendredi、fait. soir、ouais. Non, c'est le lundi soir. Là, c'est le lundi, d'accord. Et c'est par contre, ce e s t pas au local de l'harmonie, c'est、ouais. euh, au conservatoire. D'accord, au ouais, CRC.、Là. Voilà, au ouais, CRC, ouais. tout à fait. C'est des séances qui, durent, qui, qui sont longues. Et, et pas, une heure En même temps, une heure.、Voilà. D'accord, c'est pas très long, en fait. Claude. C'est dirigé par、euh, Frédéric c o m a r a i qui est directeur de, de l'orchestre junior. D'accord D'accord, oui. Et, et pour, pour la marche, qui est, très, qui est un petit peu haute par rapport à. à, à on est en train de. Entre le, le niveau de l'orchestre junior et le niveau de l'orchestre senior, on est en train de réfléchir comment. Trouver une solution. L'idéal, ça serait un orchestre cadet, mais ça impliquait encore beaucoup trop de c e de, de mise en place et、euh, c o m p l i q u é e à faire. Mais、euh, on essaye de trouver des solutions pour limiter cette hauteur de marche, parce que c'est vrai que ce e s t pas évident de, de rentrer euh, euh, dans un orchestre déjà formé pour des, des jeunes. Donc on, on essaye de les faire rentrer par deux. Ouais. Pour, euh, pour éviter qu'ils se sentent tout seuls, on essaye de, les, de, de mettre un tuteur à côté pour essayer de... de, de, de, de, de qu'ils qui se, qui se sentent le mieux possible. Ce e s t pas toujours évident parce que、euh, c est, c est la, la machine tourne vite. La machine tourne vite et il y a des moments où il faut.、Euh, Il faut, faut, faut un petit peu、euh, canaliser tout ça. C'est vrai qu'il、euh, faut être assez pédagogue à ce niveau-là. Justement, non, mais parlons-en un peu de la pédagogie.、Euh, Sonia, ce s t pas trop difficile de les cadrer et de faire de sorte qu'ils bossent au moins une heure sérieusement, parce que ça, des fois, ça doit ressembler à des cours d'école, non Ce s t pas trop moi en fait, qui、euh, les cadre, c'est plutôt Frédéric. Moi, je e fais que、euh, le、Bonjour. lien entre, <rire>、euh, entre les familles,、euh, Frédéric. Euh, nous,、euh, l'ensemble harmonique et puis、euh, aussi un petit peu le CRC. Mais、euh, c'est surtout Frédéric qui les fait travailler、euh, et qui les cadre、euh, pendant une heure. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, mais comme à l'orchestre chez nous, <rire> c'est un petit peu plus difficile. <rire> Mais、euh, du coup, c'est dans la bonne humeur et c'est ça aussi qui fait avancer.、Euh, si c'était toujours trop sérieux, ça ne serait pas rigolo et du coup, ils l a i s s e r a i e n t tomber.、Euh, les enfants, ils ont besoin de jouer, de se faire plaisir, enfin, nous aussi d'ailleurs. <rire> si on ne se fait pas plaisir, c'est pas intéressant. La réalité au niveau de, de l'ensemble harmonique, c'est très important. Parce qu'on、euh, a la chance d'avoir des locaux qui sont euh, super euh, super bien、euh, et qui ont été retapés, déjà, disons、euh, rénovés. Et on a la chance d'avoir、euh, une petite cuisine, un petit bar qui nous permet aussi, après, le, le, après les répètes, de boire un petit coup, de discuter le bout de gras. Et, et, et ça, c'est un moment de convivialité et de fraternité qui permet,、euh, pas à chacun, une fois que c'est fini de jouer, de s'en aller, mais De, de, de discuter de s e s petits problèmes, de s e s petites choses. C'est la petite famille. Et comme on disait tout à l'heure, autour d'un verre, autour d'une table, c'est là que les échanges se font le mieux. Et c'est là que, que les, les, les passions naissent et les, les envies. Euh, on dit tout le temps les grandes décisions se prennent autour de la machine à café.、Euh, ah、mais、oui, c'est ça, c'est souvent,、bon souvent oui. ça. Et, et il faut, faut, faut pérenniser ça. il faut avoir, on a v On i r o a une chance inouïe d'avoir ces locaux、euh, prêtés par la municipalité et qui nous qui, qui vraiment nous. Très adaptés. Très adaptés pour nous. C est c est là,、ouais. Oui, l dit ça d'un air.、Euh... Malicieux, je suis pas, oui, je suis pas, je suis pas forcément persuadé.、Euh, si je peux me permettre une toute petite chose, Antoine,、euh, je voulais m'adresser à Sonia. Là,、euh, oui, encore deux petites secondes, hein, ça va pas, ça va pas prendre beaucoup de temps,、euh, là, pour, pour, pour ces festivités, donc, il va y avoir,、euh, à l'occasion du festival, toutes les sociétés, toutes, p a r toutes les, tous les jeunes, Hein, les, les, juniors, les orchestres juniors qui vont,、euh, qui vont se rassembler et qui vont, eux,、euh, jouer ensemble.、Voilà. Un petit peu avec l'orchestre de l'amitié, on a décidé de faire un morceau commun à tous les orchestres juniors du PageX. y s de、Gex. Donc, du coup, ils, de la même manière que nous, ils vont répéter une seule fois ensemble et、euh, ils auront une prestation le dimanche 16 juin où ils nous montreront、euh, en ouverture oui, de toutes les sociétés, où ils nous montreront un peu ce travail fait avec tous、euh, les orchestres juniors、euh, du PageX. y s de Gex. Voilà. Là, ça va être、euh, l'apothéose, encore une fois.、Euh, donc, là, donc, on nous a proposé、euh, Robert comme narrateur donc,、euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de ce t t e de ce conte, e c Pierre et le Loup. Je rappelle quand même qu'il s'appelle Olivier le Jeune et qu'on attend toujours la réponse, c'est tout. Ce n'est pas, pas toujours. Pas, et, et vous aurez gagné, bien évidemment, vous aurez gagné, évidemment une place euh, euh, pour aller, pour aller donc,、euh, au festival. Euh, voilà. euh, vous aurez gagné une place pour、euh, accéder au concert, de, oui, ça, du du, de, du concert du vendredi soir.、Euh, le, le, je peux rappeler, on peut rappeler que le tarif des places c est de 10 euros la place et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. On y est bien accompagné parce que、euh, c'est plus facile, quand même, à gérer.、Euh, parce qu'il、euh, faut aussi que ce soit une salle de spectacle et non pas une salle、euh, oui, des. Oui, m a i une salle de garderie. Hein, voilà. voilà c'est les termes de Jean-Claude. <rire> et, et, et, et par contre, le samedi et le dimanche,、euh, c'est gratuit. Euh, c'est entrée gratuite.、Euh, par contre, vous aurez, on, vous, on vous sollicitera pour vendre des billets de Tombola des ou bien des bien petites bien choses bien comme bien ça. Bien、euh, mais après, c'est libre à vous de. Il buvette, puis, il y a la buvette. Puis, a, a la buvette. Alors.、Oui. Ah oui. Alors, le, le, la buvette est de la restauration le dimanche, où on pourra、euh, se restaurer avec les musiciens si vous avez envie.、Euh, C'est des p l a t e a u x r e p a s Et il y aura euh, frites euh, et compagnie,、euh, et bar à champagne, bien entendu, pour, pour aussi faire naître d'autres、euh, passions. <rire> Je voulais juste ajouter、euh, pour la billetterie du concert avec Pierre Lelou et, et le, Olivier Lejeune. Que les billets sont en vente déjà、euh, à l'office de tourisme、euh, de Béliard, à la cave Besson.、Ah, euh, notre ami Jean-Claude vous attend. Il a plein de billets à vous vendre. Et、euh, dans le Page y s Act, il y a un point de vente aussi au magasin、euh, Saint-Genis Musique, qui est zone de la London. Voilà, ça, pour les habitants du Page y s Act qui n'ont pas eu、euh, l'occasion d'avoir une place、euh, disponible pour les concerts qui ont eu lieu à Divonne et Saint-Genis au mois d'avril, donc ils peuvent se rattraper en venant à Béliard et en prenant leur place.、Euh, Ouais. On n'a toujours, toujours pas de gagnants. Je suis très étonné,、ah eu, euh, euh, la réponse est trop difficile à trouver.、Euh, vous pouvez rappeler la, la question <rire> sur、euh, Olivier Lejeune C'était、euh, quel est le nom du, du récitant、voilà. euh, pour euh, le spectacle, le conte musical Pierre et Lelou Ce s t、voilà. pas Robert.、Hein. Donc vous êtes bien sur le 91, sur le 1 e n 2.5. Le numéro de téléphone, c'est le 04 50 56 01 48. Et la, et la réponse est Olivier Lejeune. Euh... Moi, je pense que ce、si、q u doit rebuter les, les auditeurs, c'est le piège. Oui, c'est le piège. C'est、oui. pour ça qu'ils、euh, réfléchissent. Ouais, ils réfléchissent, ils se disent、ah, j'arrive pas à comprendre. Le, re, revenons à ce, à, à ce dimanche, bah, en attendant vous a p p e l e z Non, mais c'est très sérieux. Il、euh, y, y a deux places à, à, à gagner si vous nous donnez le, le nom du récitant. Ou, ou, ou alors, pardon Robert, <rire> ou alors、euh, ça n'intéresse personne. Il a fait ça le comble. Ce qui, les... ce qui serait quand même dommage. C'est dans le, le P-Jax, il a fait ça le comble, Olivier Lejeune.、Hein. Il y a même des gens qui ont été refusés. C'est magnifique, c'est vraiment un spectacle magnifique. Enfin, on l'a entendu tout à l'heure nous parler de, de, de Pierre et l o u l o u ça donne vraiment, vraiment envie d'y aller.、Oui. Euh, deux petits mots sur le, le 16 juin. Alors, le 16 juin, ce que, que, que l'on pourrait dire quand même, c'est que.、Euh, Il y a des villages aux alentours ou des quartiers de Bellegarde qui vont accueillir différentes formations. Gros, gros programme,、hein. ça va jusqu'à Billat, Châtillon, o u v r Ar r e a r l o Arlot, Arlot. Arlot,、bon, a r l o Voilà, les deux, Mussel. Non, Attention, il ne faut pas confondre Arlot et Mussel. Ce n'est pas Mussel. Ah, ce n'est pas Mussel. Ah, Cartier-Bossolet. Ah, Cartier-Bossolet.、Ah, oui, mais c'est un Mussel. Ah, ah, Je m'excuse. Bon, allez, c'est bon. Cartier-Bossolet. On a voulu que, que, le, que, que la musique rayonne dans le bassin belgardien, et pour qu'elle rayonne le plus efficacement possible à, à, à moindre coût, parce que bon, il ne faut aussi pas, pas que, que les, les sociétés qui reçoivent、euh, dépensent trop, trop pour、euh, permettre à, à leurs concitoyens de pouvoir écouter de la musique. On a voulu faire un, un apéritif concert de chaque,、euh, dans chaque.、Euh, quartier qui ont bien voulu,、euh, accueillir des, s o c i é t é s Et ces sociétés vont jouer,、euh, à, à, partir de 1 0 h 4 5 11h jusqu'à 11h30, un petit medley de leurs prestations. e、euh, t puis après, il y aura le petit verre de l'amitié, ce qui permettra aussi de faire un petit peu dans chaque quartier comme une sorte de fête des voisins ou de, de ce que vous voulez. Et puis après, ces sociétés se retrouveront pour un repas en commun à la salle Marcel Berthet. Euh, donc là,、euh, Ça va rassembler du monde là aussi.、Euh, là, là aussi, ça va rassembler du monde et on aura besoin de, de gens pour nous aider parce que il y aura besoin de, de, de plateaux repas à préparer, de, de choses comme ça et de canaliser le monde parce que c'est vrai que quand on prend qu'il y a 10, 10 sociétés à raison de 40 musiciens par société à peu près,、euh, donc voilà, on arrive vite à, à, à, à un chiffre Conséquent, conséquent ouais, voilà. voilà. Là, on, on, peut, on peut citer les endroits.、Bon, c'est vrai qu'on a parlé de Belgarde, l e mais on peut peut-être donner la, la, la, là où il va y v o i r de la musique. Ah m a i s il y a le programme avec.、Euh, voilà. je, peux prendre, je peux prendre page par page, mais j'avais aussi sorti euh, ici. Euh, donc, euh, on a、euh, l'harmonie、euh, de chalet qui va jouer au quartier Beau Soleil.、Euh, le quartier Beau Soleil, c'est à Arlo. et、euh, C'est reçu par l'association de quartier Beau Soleil, qui est là-bas.、Euh, L'harmonie de c h e v r y c r o z e t qui va être reçue à Lauré-du-Bois.、Euh, L'harmonie de、che、Chaiserie, qui va être reçue au Floralie. L'harmonie de Collonge, qui va être reçue à Coupy,、euh, rue Jules Ferry. Euh, l'harmonie de Fernet qui va être reçue à Châtillon-Michaille, s à la salle des fêtes, parce que là-bas il y aura.、Euh, il y a la fête de la Saint-Jean. Il y a la fête de la Saint-Jean, la salle des fêtes,、ah, donc on a essayé de, de, de mettre aussi une société ici.、Euh, et, et ils ont accepté, c'est surtout ça, on, on les en remercie déjà tous ces, ces gens qui ont, qu ont accepté. Et puis、euh, à Ajax, nous aurons l'harmonie,、euh, disons, la, la, la, la, la, la batterie fanfare, c'est de. La Gessienne. Donc, ils ont maintenant migré sur deux, deux styles de musique un petit peu différents. Et donc, ça sera tout aussi intéressant. L'harmonie de Perron-Saint-Jean qui sera au parking de Vouvray, le parking de, de l'imparfait du c a v e a u de Vouvray, c'est-à-dire où il y a la boulangerie, où il y a souvent des animations là-bas aussi. Euh, l'harmonie de Saint-Genipouillet qui sera à Éloise,、euh, l'harmonie de Sergy qui sera à b i l l a place de l'église,、euh, l'harmonie de Thoiry qui sera au château de m u s i n a n donc on a osé aussi, aussi en mettre aussi、euh, où, où des gens ont accepté déjà, et puis、euh, à des endroits un peu historiques de b é l i a r d e Euh, L'harmonie de Pfaffenheim qui sera au club bouliste d'Arlo, et puis、euh, la banda d'Aoste、euh, qui sera au centre commercial du c r é d o、ouais. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la question.、Voilà. Et, et vous, vous donc... l'ensemble harmonique, vous êtes o ù Alors,、vous、nous, l'ensemble、euh, ah. harmonique va jouer le samedi. Mais le dimanche, il va jouer mais de, des, bras. De, de, des, bras. des bras. Il va plus、ouais. être pour l'organisation parce que euh, gérer euh, 600 musiciens,、euh, ouais. Et, et ouais. C est, c est, on va avoir besoin de, de, concept, de,、ouais. de canaliser tout ça. Maintenant, on espère que de, le ciel sera de, des nôtres. et puis、euh, C'est prévu. prévu. on, a, on, on commandé l'a On l'a commandé.、Euh, ça fait un petit moment déjà. Et, mais、euh, il ouais, tarde mais à venir, mais c'est toujours.、Euh... Tout vient à poids. Alors il y, y,、euh, y a ces différents rendez-vous, donc en fin de matinée, avec à chaque fois un commissaire hein, pour, pour canaliser les groupes, pour les accueillir, surtout, je、oui, en fait, suppose. On a... Personne qui fera le lien entre l'harmonie qui sera, qui sera, il sera responsable en fait d'une harmonie, c'est cette personne qui fera le lien entre l'harmonie et nous-mêmes. Et c'est cette personne qui va définir, par exemple, les, qui va dire à l'harmonie Bon, bah à telle heure, il faut qu'on soit là. Donc, a, entre guillemets, on a nominé des personnes. Et des fois, c'est les quartiers en eux-mêmes qui,、euh, qui ont dit bah Tiens, j'aimerais bien faire commissaire. Donc,、euh, ce serait. Voilà, on n'a pas, pas nominé quelqu'un. C'est par exemple. C'est pareil, c'est du bénévolat, donc les gens ont bien voulu jouer le jeu. Spontanément, pratiquement. a l o r s là, il y a donc le, les rendez-vous dans ces quartiers ou dans les villages、euh, de, du pays belgardien, du bassin belgardien. Après, il y a un rendez-vous donc à table, à faire du monde. Puis après, il y a un, dé, y a un défilé. Voilà, donc après, toutes ces、euh, harmonies se, re, se regroupent、euh, pour manger tous ensemble au centre Marcel Berthet, où là aussi, on, les repas seront ouverts au public. Donc si vous voulez、ouais. euh, venir manger.、Euh, Manger avec les musiciens, il n'y aura pas de problème. Et ensuite, on, nous faisons une grande parade, un grand défilé de toutes ces harmonies à partir de 14h30 dans, dans, dans le centre-ville de Belle Garde. Il y a un défilé, un parcours, etc. Oui, c'est prévu. Il、enfin, y a un parcours、ouais. de défilé oui, qui,、euh, qui passera vraiment dans toutes les rues de Belle Garde. On peut p e u t ê t r e détailler un tout petit peu, le、ouais. défilé.、Voilà. Donc, le rendez-vous des harmonies va se situer、euh, sur la place Carnot à l'auteur du monument aux morts. Donc, ils vont monter donc, la rue b e r t o l a n prendre、euh, la rue Lafayette, la rue de la Liberté, pour rejoindre donc, la rue de la République jusqu'en bas, la rue Paul-Pinlevé, la rue Lamartine. Donc, on ne monte pas jusqu'au rond-point du g é d a u on prend tout de suite à la rue Lamartine. On prend à droite tout de suite la rue z é p h i r i n g e n t e、ouais. t devant l'ancienne sécurité sociale, pour les b e l i a r n i e n s qui connaissent. Et on prend à gauche tout de suite sur la rue Parmentier. Donc, là, devant la pharmacie du marché, voilà, celle du haut. Ce qui fait qu'elle se retrouve au point de départ et elle prend la rue Bertolasque ou l a dans l'autre sens, et on les stoppe devant le parvis du collège Louis-Dumont. Puisque là, donc, elles, elles seront toutes les unes derrière les autres, et Christophe prendra la direction pour le morceau d'ensemble à cet endroit. Donc, toutes les sociétés vont jouer un morceau d'ensemble qui, d'ailleurs, a été écrit. Par un de nos membres, un de nos musiciens qui s'appelle Robert Clair. Voilà, donc c'est pour la première fois qu'on va entendre、euh, ce morceau et qui s'appelle Fanfaria 2013. Donc il a été、euh, fait uniquement pour cette occasion. Donc c'est un morceau un petit peu plus différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les morceaux d'ensemble.、Euh, ça va être un, un petit chacha, donc ça va être un truc très sympathique. Et donc une fois ce morceau、euh, terminé. On continue la descente de la rue Bertola jusqu'à la sol Viala. Et là,、euh, on rompt les rangs et l o r c h e s t junior entame、euh, l'après-midi. Et après, ensuite, donc, les, toutes les sociétés défileront sur scène pour jouer chacune deux à trois morceaux. Il y a une scène, contrairement à il y a dix ans en arrière, il y avait deux scènes Oui. Alors là, il n'y a qu'une seule scène. Donc,、ouais. euh... Ça ne va pas être un peu compliqué, ça, à gérer Non, ça se gère, ça se gère. On a, on a calculé les temps entre les morceaux pour chacun. Voilà, C'est une montée, une descente. v、voilà, On i l à o va le gérer. Bon, C'est aussi des c o u p s quand on met deux scènes. Donc Là,、ouais. on s'est rabattu sur une grande scène de 100 mètres carrés. C'est déjà pas mal.、Quoi. Compte tenu qu'on avait les programmes qu'on avait avant, deux scènes, ce n'était pas très adapté parce que oh forcément、oh. l'orchestre du samedi ou du vendredi n'aurait pas été centré. Ce n'était pas l'idéal. Donc on est resté sur le choix d'une scène. Je vais faire l'oiseau de mauvais augure. Si,、euh, si je vais prendre une expression, s'il si pleut comme vache qui pisse, qu'est-ce qu'on fait Il y a、ben、un si, plan B si, le, Oui, le plan B, c'est que bien entendu le défilé est annulé hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire euh, jouer euh, toutes les musiques. Je pense que le public le comprendra bien compte tenu. Ce s t pas uniquement des personnes, c'est que les instruments des, ouais, des gens, gens v、voilà, on i l à o va détruire les instruments, donc ça serait, ça serait dommage. quoi. Mais par contre, le morceau d'ensemble se fera quand même, mais、ah. il se fera à l'intérieur、oui. du centre sportif Marcel、okay. Berthet. Bon, il n'y aura pas de plan Non, non, non, non faire, mais、bon. c'était、euh, une question g i a r Voilà. Donc voilà, d'ailleurs,、euh, on a commencé donc, à faire les décorations、euh, de la rue, enfin, chez les commerçants en tout cas. Donc les commerçants, on leur a distribué quelques notes de musique à coller、oui. sur les vitrines. Donc on a vu déjà certains qui se sont déjà prêtés、ah. au jeu. Donc ça va se finir, il y aura en même temps euh, euh, de la décoration qui va être posée par les employés communaux, de la décoration que le, la commission décoration de l'ensemble harmonique, puisqu'il y a une commission qui s'était créée, ont r a v a i l l a i t depuis des mois dessus、euh, avec acharnement et beaucoup de volonté, parce ils ont fait des trucs、euh, superbes. Les, tous les gros éléments seront posés par、euh, les employés de la ville de b e l l e y a r d e puisqu'il y a des, des endroits où il faut les accrocher sur des lampadaires, etc. Et après,、euh, nous, dans le week-end, le vendredi le samedi, on va reposer encore de la petite décoration、euh, plus légère le samedi matin, et on en reposera encore le, jeu, le dimanche matin, ce qui fait que les gens, quand ils v o n t chercher leur pain, ils vont découvrir la rue de la République,、ah ouais. l'itinéraire du défilé, tout autrement que ce qu'ils la connaissent d'habitude. Quel programme Il faut combien de bandes pour.、Euh, parce que c'est une sacrée organisation. Quand. o n c'est vrai qu'on、euh, voit tout ça, on voit la plaquette, on voit ci, on voit ça. Je veux dire, c'est des mois et des mois de travail. Et en plus, c'est trois jours. Là, ça va être trois jours. Il n'y a pas beaucoup dormir. Oulala. Là là on n'est pas parti pour dormir. On est <rire> parti pour,、euh, mais... pour organiser au mieux et, et puis se faire plaisir en même temps. Hein, parce que si on n'y aimait pas, on n'y ferait pas. Et bah, le monde, c'est simple. D'abord, il y a un noyau、euh, de bureaux de, de 13. 13 personnes, 14 personnes avec le chef.、Euh, derrière, on a tous les musiciens. Bon, je dis bien tous les musiciens et quelques bénévoles déjà, puisque quand on a créé des, mus... des, des commissions, il y a dans certaines commissions des non-musiciens, des parents,、euh, des frères, des sœurs, des mamans,、euh, voilà, ouais. qui sont venus faire de la couture, faire de, du découpage, du coloriage.、Euh, et puis voilà, c'est un investissement、euh, de chacun、euh, bah, depuis, depuis la rentrée, hein, depuis la rentrée 2000. Alors, pour la saison 2012-2013, le 2 septembre. Là,、voilà, on ne compte, compte pas. Hein, on fait,、voilà. donc, après, c'est vrai qu'il faudra énormément de monde, puisque donc, lundi soir, on a la réunion bénévole à 20h30、euh, au, au local. Donc, bien entendu,、euh, si vous êtes intéressé pour nous aider,、euh, vous êtes les bienvenus. Même si vous n'avez que deux heures de temps dans la journée à nous consacrer,、ah, ça, ça sera toujours、euh, deux heures.、Ouais, ouais. euh, C'est ouvert à tout le monde.、Hein. Donc,、euh, oui, il faut du monde. Il faut du monde pour pouvoir tout gérer. Vous pouvez toujours vous baser sur ce qui s'est passé il y a dix ans C'est-à-dire que vous savez comment, comment ça se passe、bon, C'est difficile sûr, toujours de, de manager comme ça autant de l'harmonie. i a de l'organisation, il y a du vécu, puisque l'harmonie a l'habitude、voilà. ouais. d'organiser quand même pas mal d'événements.、Ouais. Donc, on sait qu'on a une attendance,、euh, on, voilà, on a des gens de la tendance qui s a v e n t qui ont pris en charge tout ce qui était problème restauration,、euh, buvette, etc. Après, on a comme Titi, lui, qui a pris en charge,、euh, tout le domaine publicitaire. Donc, c'est à lui qu'on, qu'on doit,、euh, ces magnifiques brochures, ces belles affiches que vous verrez tout au long du... De ce, de ce festival,、euh, le, sec, le, le secrétaire et sa secrétaire adjoint qui, qui, qui t a p e des courriers tous les jours, on reçoit 3, 4, 3, entre 5 et même 10 mails par jour. v o i Les à l boîtes mails, elles, elles, elles, elles saturent. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et tout le monde s'est vraiment investi dans ce, dans, dans, ce, dans ce projet, ce projet pour tous. Le, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire après Ah, <rire> ah ouais. Bah, vous allez nettoyer les rues, balayer les... partout où vous êtes passé, et, et puis voilà. Tout à fait, non, mais il y a une telle pression là, je parle <rire> une telle pression qui, qui fait qu'on est à fond dedans, on essaye de, de, de rien oublier. Mais, euh... mais justement, Titi, alors excuse-moi, mais là, je vais dire, après, il y a d'autres manifestations qui vont arriver. Les classes en trois,、oh, il va y avoir. Il y a la、euh, fête de la musique. Je veux dire, vous n'êtes pas sans travail, il ne faut pas avoir peur.、Ah, non, non, non, il y a pas de travail.、Ah, ah, a... Non, non, non, pense, non, non. non a... Pour r e t r e r à ce que sur Titi disait, c'est que voilà, cette année, ça nous a demandé un énorme travail, parce qu'on prépare le festival quand même depuis janvier, où, pareil, pareil c'est des réunions, des réunions tous les 15 jours. C'est sûr, sûr que. Euh, être, en espérant que ça va être un, une très belle journée, ça va être un, un bon aboutissement pour nous,、euh, l'ensemble harmonique. Et, et, et le, et le, la récompense, ce sera le, le, la qualité de, du public qui sera avec nous, qui nous soutiendra.、Euh, ce sera la, la récompense d'un travail acharné qu'on qu a, qu a fait depuis,、euh, depuis quelques mois.、Quoi. Que, euh, oui, oui, Christian, tu、oui, voulais rajouter quelque je chose Je veux dire que l'année du 150e se termine pas au festival. n o u Voilà, c'est、euh, <rire> tout prévu, c'est tout marqué. Euh, euh, juste rebondir sur une, une partie qu'on n'a pas du tout abordée.、Euh, c'est un budget particulier C'est、ah, oui. un budget, il y, a, il y a des aides, il y a un、bon, e、oui. plaquette avec les annonceurs. Tout, tout à fait, il y a, tout, tout, tout a, il y a un budget particulier, et, et, mais on a aussi des aides de la, de, de la municipalité de, de Béliard, de la communauté du Pays-Jacques, du, pays du conseil général de l a i n de la région Rhône-Alpes,、euh, du conseil du Léman. Euh, de la communauté de communes pays et, du pays, pays, pays belgardien. Donc,、euh, c'est. Et, et, et tout, tout, tout ça, plus、euh, les tous les revenus. Tous les sponsors. Voilà, les sponsors tout, tous les spon voilà, tous les sponsors qui sont dans la plaquette et ceux qui sont sur les sets de table que vous trouvez chez les, les chez les commerçants belgardiens, chez les restaurateurs belgardiens. Il y en a 100 combien en euh, euh, À peu près 140 ou 5 à peu près. Il y en a qui se sont mis à plusieurs endroits pour nous soutenir. soutenir plus, plus efficacement. Et, et, et tous ces, ces gens、euh Qui sont impliqués aussi,、euh, on tient à les remercier parce que、euh, c'est grâce à eux, à, aux communautés de communes et, et aux, aux municipalités qu'on qu avance, mais、euh, grâce aussi à tous ces commerçants qui, qui, qui nous aident, ces、euh, commerçants artisans qui nous aident à, à promouvoir la musique et, et, le, et cette valeur de. de Vous voulez retransmettre、euh, voilà. Je voudrais dire quand même un tout petit mot sur votre cohésion. Parce que c'est une cohésion. Au moment où on se dit toujours, oui, euh, euh, le bénévolat est en train de foutre le camp, c'est vrai qu'il fout le camp, le bénévolat, il ne faut, faut, faut pas se cacher de, de ça. Mais là, quand on voit une société comme la vôtre, 150 ballets, ce n'est pas attendez, ce n'est 25 ans, c'est 150 ballets. quoi. 150 ballets, et vous avez toujours. Moi, je, je, je suis admiratif devant vous, parce que vous êtes toujours avec cette envie, et lorsque vous jouez, vous la retransmettez. Et c'est ça qui est important. Et, et là, vous avez la chance d'avoir un, un haut Savoyard, je le précise bien,、euh, <rire> un haut Savoyard, qui, qui, qui, bien qu'il soit, allez, pardonnez-moi du terme, un peu chiant quand,、euh, quand, il, vous fait, quand il vous fait répéter,、non. mais il a raison. Il a raison, non, mais il a raison. Il a raison, je veux dire, parce que ce n'est qu'avec ça, ce n'est que comme ça. Que vous pouvez continuer à retransmettre ce que vous vous ressentez et ce que nous, derrière, on peut ressentir. Parce que c'est ça aussi, c'est le pouvoir de communiquer. Tout à fait. Les associations, pour en venir dans la globalité des associations, c'est maintenant, c'est le point fort. Il n'y a plus les bars, on ne peut plus aller dans des bars pour discuter, on peut, parce qu'on peut aller dans des bars oui, pour discuter,、sûr. mais j'entends、euh, la convivialité、euh, ouais. autour de quelque chose, d'un projet commun, c'est les associations. Et cette, cette, cette convivialité, il faut la garder, ce côté où on échange. Quand on a un souci, les, les, même personnel, les, les, les, les collègues, ils sont là pour vous dire bah, Tiens, t'as un petit souci, t'as un problème technique, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider、euh, T'as une baisse de mou,、euh, bah, ils, ouais. ils sont là pour. pour c'est une petite famille, et c'est ça, les associations, il faut.、Euh, Il faut garder ces associations, c'est le, le, le, le nerf de, de. Pour pouvoir garder les associations, il faut des gens comme le, le personnage que j'ai en face de moi, avec les yeux bleus.、Euh, il attire, d'abord, d'une part, il attire toutes les bonnes femmes. Les, pardon, toutes, toutes les femmes, pardon.、Euh, et il les fait jouer, et, et de fort belle manière, d'ailleurs, parce qu'on les voit faire. Christophe,、euh, je ne sais pas. Allez,、euh, bien que haut-savoyard,、euh, où est-ce que vous puisez votre, votre force, votre, votre envie de. de... Et puis, vous, vous aimez cette société belgardienne Vous êtes haut-savoyard, ce s t pas commun Ce s t pas commun. Ce s t pas plus commun que d'être <rire> de Belgarde ou d'être. Voilà, je tiens quand même juste à préciser que dans, dans l'harmonie, on, on, on regroupe des gens de cinq départements. p a r c e q u o n a des musiciens qui, qui ont fait leur vie un peu ailleurs parce que pour le, le travail et ils reviennent jouer chez nous. Donc on en a qui sont dans, dans l'Isère, on en a qui sont dans le Rhône, on en a qui sont、euh, presque pre dans la Loire pratiquement, en Haute-Savoie évidemment, on en a qui sont pratiquement euh, euh, en Saône-et-Loire.、Euh, voilà. Et tous ces gens reviennent le plus souvent possible, par rapport à leurs emplois du temps aussi, mais en tout cas, tout, tout les, tous ces musiciens sont là le jour des concerts. Oui, et comment et faites pour les rassembler non, que、ah que ben euh... moi, moi, moi, je ne fais rien du tout.、Mmh. Moi, je suis juste devant au, au service des musiciens. Et les, ces musiciens en question sont tellement généreux que c'est assez facile à, à, à, la, à former une famille. Donc,、euh, le, jour de, le jour du concert, le résultat,、eh、c'est la passion et, et le travail、euh, de tous ces musiciens. Et les applaudissements donc du public pour les f a i r e s Voilà. Et, et, et là, vous allez, vous allez aussi.、Euh, Là, très très très bientôt, au mois de septembre, je crois, il va y avoir.、Euh, il va y... Et ça sera la seule société qui va pouvoir le faire. Les classes en trois. Le 14, c'est 150 ans.、Voilà. Encore une fois, un siècle et demi, vous vous rendez compte. n d o u On aura, on aura, quoi, on aura les... double casquette, donc、ouais. on animera、euh, cette, ces festivités. Et, et on sera、beaucoup. aussi、euh, carrément partie prenante, puisque ce sera l'anniversaire la, de, de, de l'harmonie. Pour ses 150 ans. Donc ce sera la plus vieille, je ne sais pas, la couleur du chapeau, je ne sais pas ce que ce sera,、bah、si ce sera、oui, multicolore、euh, oui, ou à poids ou je、euh... ne sais quoi. Donc il faut trouver un chapeau avec une couleur spéciale pour le 150e <rire>、euh, printemps. Finalement, Gilles Moine,、euh, il a de la chance, hein, là. Hein. Puis il a du boulot, oui, là. Oui. Mais ce n'est pas le boulot qui va le gêner, je ne pense pas.、Hein. Non, ça va bien se passer. Il y a ce rendez-vous、euh, euh, des classes en trois. Et puis il y a aussi en, en octobre ce quintet、mmh. Alliance. Deux petits mots là-dessus.、Enfin, quand je dis un gros morceau, ça va, être du, du, ça va être une belle soirée, ça aussi.、Ouais. Alors、Merci. là, on a, on, a un, on a un ensemble de. Je dirais de grande qualité,、euh, mais pas en opposition à la qualité de tous les concerts précédents. Mais c'est quand même des musiciens professionnels, les musiciens solistes à l'orchestre des Gardiens de l'Après, d'autres qui sont solistes à l'orchestre de Saint-Etienne. Voilà, donc ce quintet, c'est vraiment quand même le. Je dirais le haut du panier. Donc, je pense que si on n'a jamais entendu, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Donc, là, c'est une fois de plus、euh, une, bonne, une bonne raison de venir à cette soirée-là pour voir ce que cinq musiciens peuvent, peuvent transmettre.、Euh, la qualité d'interprétation de, de leur programme. C'est un quintet avant. C'est un quintet de cuivre. De cuivre pas quintet avant, quintet de cuivre. De cuivre. Voilà. Donc, deux trompettes, corps, trombone, tuba. Donc,、euh, voilà, c'est ce le 5 octobre. Le 5 octobre, octobre、ouais. Pour ce c o n c e r t il y a une entrée de, de 10 euros. Mais ça vaut vraiment le déplacement. À、ah, la salle des fêtes de Châtillon. Ah, ce sera celle des fêtes de Châtillon, là, d'accord. Et à savoir que,、euh, du fait q u e la venue de ce quintet qui est quand même assez exceptionnel, on va organiser une masterclass qui se délera, déroulera toute la journée. Euh, masterclass, euh, donc euh, cuivre, comme on a dit, quintet de cuivre. Donc, ouvert à peu près à tous les niveaux. Donc, une masterclass qui commencera dès le matin et où les élèves de la masterclass feront aussi un tout petit bout du concert du soir. D'accord. Donc, voilà, on va faire aussi profiter les jeunes qui veulent e s s a e r de rencontrer un peu ces musiciens pour avoir des, des conseils. Et ce sera la, la, la journée, l'occasion de, de, de, de ce partage de musique. Voilà, et c'est important de rencontrer ce genre de musiciens. Parce que. Rien, voilà, Christian est d'astreinte. d o n c ces musiciens sont... ces, ces musiciens, en fait, ils, ils ont un point commun avec nous c'est qu'ils sont tous issus d'ensemble de, d'orchestres de, d'harmonie, comme le nôtre. Donc,、euh, soit, soit à Villars-les-Dombes, ou à Bordeaux, ou, ou à d'autres endroits, mais ils sont tous issus d'orchestres d'harmonie. Donc, à force d'investissement, de, de, de travail et de passion, ils sont devenus professionnels. Et, et aujourd'hui,、voilà, ils sont au plus haut niveau、euh, en France.、Et、ils ont donc fait à 5 ce, ce, ce quintail e de p r o d u i s e n t Ils jouent, se produisent, ils produisent euh, euh,、ouais. voilà, un petit peu p a r t o u L'année.、Euh, 2013 va, va se terminer à la Sainte-Cécile. Enfin, ça va se terminer le 31 décembre, bien sûr, mais la Sainte-Cécile, c'est un autre moment qui va être aussi,、euh, je suppose, très empreint d'émotion. On le suppose parce qu'il va se passer quelque chose、euh, au moment de la Sainte-Cécile. Qui va en parler、ah. Pascal Le secret va être dévoilé. Non, non. C'est pas secret parce qu'on en a déjà parlé.、Euh, J'ai vu que Christophe avait fait les yeux de. <rire> Euh, d'un air, air de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là quoi Je ne suis pas au courant,、euh, je viens d'arriver. À quelle occasion la, la Sainte-Cécile,、euh, notre bannière historique qui, Voilà, c'est de ça que je voulais、voilà. parler. Christophe. <rire>、oh、non, ce n'était pas un concert surprise. Non, non, donc le, le, oui, la, la bannière、euh, donc, qui est, qui est en. C'est presque. Oui, parce、ouais. que ça fait oula, plus d'un an déjà、ouais. qu'elle est entre les mains des de professionnels en la matière.、Euh... Donc, pareil, là, on a fait fonctionner aussi des, des artisans locaux qui ont des talents pour ce genre de choses. Donc, l'atelier c o u é d e l à Châtillon. Donc, qui, qui restaure cette bannière historique,、euh, qui est quand même de grande valeur, p u s c'était constitué de matériaux、euh, nobles, on va dire.、Ouais. Et donc,、euh, on en a déjà parlé, parce qu'on avait lancé un appel aux dons là, pour justement cette restauration. Euh, et donc,、euh, elle sera remise à la, à, la, à la mairie pour être exposée、euh, dans la salle Louis Chanel. Elle fera des mariages, c'est ça.、Oui. ça hein ouais. Et Louis Chanel,、euh, pas e petite histoire, était aussi un ancien président de l'harmonie. était maire de b e l g a d e mais aussi un ancien président de l'harmonie. Ah, ça je ne savais pas. Dans mais...、euh, les années 70. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes célèbres à Belgarde qui ont été présidents de l'harmonie. Tous les présidents ne viennent pas célèbres, mais. <rire> <rire> Joseph Marion a été président de l'harmonie. Donc il y aura, comme on dit, un moment officiel, une, une, une remise tout à fait officielle de cette bannière qui va être sous, sous, un, sous un cadre, d'après ce que j'en ai compris. D'après ce que j'en ai compris. compris pour la protéger, bien sûr. Aura、oui. pour la protéger. e l l e n'aura plus que 150 ans encore à faire pour、euh, ensuite être à nouveau restaurée. <rire> e Parce、oui. q u Cette bannière, elle a quel âge Elle a été faite pour les 25 ans de la société, donc, donc, a donc a en 1888. Ans. Ouais, 125 ans. 125 ans. Ça. ça a été une sacrée découverte. Elle a été offert par les dames de Coupi. Donc elle un, au micro, hein, Christian, c e l l e a été offerte en 1888、ah, oui. donc, par les dames de Coupi à l'époque. Coupi, pour la petite histoire, Coupi qui était une commune à côté de Manière. Et donc elle a été complètement、euh, faite à la main. Elle est brodée de fils d'or et d'argent.、Euh, Au-dessus, on y voit des instruments entremêlés. Et, et le nom de, de, de l'harmonie、euh, de Coupi à l'époque. d o n c'est c pour ça qu'elle a une très grande valeur elle fait partie Et trouvez comment cette vous ben a n n i è r b e disons、ça. que、euh, moi je suis assez fouineur、oh, oui, et... <rire> et puis je suis venu <rire> un faire petit tour dans le grenier le dans tour je me rappelais de cette bannière parce que moi quand je suis rentré à l'harmonie、euh, j'avais 9 ans j'ai vu ma maman、euh, tamponner les trucs pour essayer de la nettoyer、et、puis je me suis dit mais elle est passée où cette bannière et je suis allé fouiller le grenier quoi et je l a i retrouver é je l a i retrouver é、euh, quand j'ai e je l a i sortis j'ai dit o u l a l a l a l a On n'est pas bien. <rire> puis on l'a fait expertiser. Et puis quand on nous a dit un peu la valeur qu'elle avait、euh, financière,、hein. mais bon, pour moi, elle avait beaucoup plus de valeur、euh, que f i n a n c i è r C'était fondamental ou symbolique. C'est、ouais, vraiment l'histoire de,、ouais, ouais. so、de la société. Ça en fait partie. Je dis, il faut peut-être qu'on essaye de faire quelque chose. Et puis c'est là qu'on a lancé、euh, cette restauration.、Euh, et une souscription. Et, et, et sous la souscription, sous sous parce que bien entendu,、euh, ça coûte de euh, la restauration coûte、euh, presque 15 000 euros. Donc c'est clair que les municipalités de Bellegarde,、euh, la réserve parlementaire de M. Etienne Blanc, le conseil général de l a i n e t puis plein de particuliers ont déjà mis、euh, à la, la, la main à la poche. Donc、oui. il nous en manque encore un tout. Oui, j a i p o s é la question.、On、Vous avez bouclé pas de quelques euros、on、Il nous manque 1 de... 000 euros. Il nous manque 1 000 euros pour boucler le b u d g e t Les noms sont encore recevables pour boucler le tour. Et donc comme ça...、Euh, Elle est presque, elle est presque en fin de restauration. normalement, sur le mois de septembre, elle d e v r a i t être complètement terminée. Et donc, au mois d'octobre, donc, on pourra la présenter à la municipalité de Belliarn pour qu'elle rentre dans le patrimoine、euh, belliarnien.、Ah, et à savoir aussi que chaque personne qui veut bien faire un don seront,、euh, bien sûr, honorifiées aussi. C'est-à-dire qu'on va sur le cadre, on va faire une plaque avec tous les noms des personnes、euh, qui nous ont fait un don pour la rénovation de cette bannière. Il nous reste trois minutes, Robert. Oui, on termine l'émission. Voilà. Donc,、euh... <rire> est-ce qu'on a tout dit Est-ce qu'on a... Est qu a remercié tout le monde Est-ce qu'on a eu. Voilà. Donc,、euh, Olivier Lejeune, personne n'a trouvé, quoi. Est-ce que des gens sont intéressés pour venir voir le concert On ne sait pas. <rire> on espère bien, parce qu'on en a fait tout ça pour. Pour ça,、euh... oui, pour,、oui, pour qu'ils viennent. Pour qu'ils viennent, et puis、euh, pour que, que ce soit un moment festif, un moment de, de, de partage. Et voilà, on, essaie, on espère que, que vous serez nombreux ouais, avec nous. De toute manière, tout au long de la semaine, jusqu'au 14 en tout cas, nous, nous allons rabâcher tant qu'on n'a pas donné ces deux places.、Quoi. Sachant que c'est toujours Olivier Lejeune qui viendra faire、euh, Pierre et Leloup. Voilà, qui voilà. va narrer par Robert.、Ah, ouais, c'est pas Robert. Robert, pas Robert non, hein, bon, pas... Tant pis, à Robert. Non, mais, mais il, il... il a peut-être d'autres chats à fouetter. <rire> oui, il a t ê t r d'autres Je n'ai pas le talent d'Olivier Lejeune. Tout à、voilà. l'heure, <rire> on était dans les remerciements. Oui, je pense que ce qui serait un, très important de souligner, c'est un grand remerciement aux parents des musiciens, aux conjoints des musiciens, pour ceux qui ne sont pas musiciens, pour、euh, l'encouragement le,、euh, qu'ils peuvent donner à leurs enfants et à toute la famille. Donc,、euh, surtout aux parents, continuez d'encourager vos enfants à faire de la musique. Quand on voit le résultat, ça vaut le coup. Et la musique a douci les mœurs, c'est ce qu'on dit toujours. Voilà. Et, oui,、euh, oui, Et il en faut. <rire> ça, ça, fait, ça fait du bien. C'est vrai que、euh, souvent, quand un enfant démarre, ça couine un peu. Mais après, quand il commence à avoir la, cette.、Euh, Cette aisance, qu'est-ce qu'on se régale quoi, en tant que parent, euh, euh, quand on écoute sa progéniture jouer, on a, on a les poils sur les bras ouais, qui lèvent. q u Je j e sais pas, c'est. <rire> on va dire au revoir, au va on va finir avec Pirate des, des Caraïbes, le, le générique de, de début, parce que je trouvais qu'il était bien, mais on n l'avait pas assez entendu tout à l'heure. Merci à vous tous et à vous toutes.、Euh, nombreux dans ce studio, nombreux de l'autre côté de la ville. L'ancien président qui est venu dire un petit, un petit coucou, merci.、Ah oui, C'est normal, il、euh, euh, vient toujours au moment de l'apéritif. Il vient au moment de l'apéritif, mais il n'est pas venu les mains vides. Merci beaucoup, Christophe. <rire> à très très bientôt sur cette antenne et on vous redonnera bien évidemment toutes les dates et tous les moments importants de, de l'ensemble harmonique. Alors, bien évidemment, le week-end des 14, 15 et,、euh, et 16 juin et puis la Sainte-Cécile, bien évidemment, les classes en 3, Alliance, etc. Tout ça, on le redira à l'antenne. On est habitué, on a plaisir à, à parler de vous. Merci beaucoup. Venez, venez nombreux, on compte sur vous. Merci. Et la, et la réponse, vous la connaissez Olivier Lejeune. Vous a p p e l e 0450 56 01 48. A bientôt. Merci aux réalisateurs.、Oui.